Ouais ouais réglé mon son, mon casque, c'est bon. On léger. Léger gay. Squad. Gang. Echo, uniforme, homéo, Oméga. Echo, uniforme, homéo, oméga. Omega. Hein Eh. Ok. J'aime pas l'amour, je préfère acheter ta go, 500 euros, oui c'est le prix des allocs Je dépense le tout pour l'hôtel et le resto. On a des armes pour éviter le dialogue. La vie de ma mère, chez gagné qu'on les baisse. Les baiser, les baiser, les baiser, les baiser. Au oh, putain de merde, amis, mixtape elle arrive. Mes gay sont pressés, sont pressés, sont pressés. Tu préfères ambiancer ou conscientiser Rapper mon vécu sur des prods de baiser. La faucheuse a pris mon poteau l'a pas rendu. J'ai fumé un joint pour apaiser mes nerfs. M'a dit, ma titi, c'est bon, je suis détendu. On revient dans le game, oui pour niquer des mères. Pas de le cédènes, non c'est le fruit défendu. Et j'ai vu des rappeurs s'éclater. Les Arrêtez de croire que 59 c'est la campagne, nous ne sommes qu'à une heure de la gare du nord, ça détaille de Roubaix jusqu'à port Sa ça bill léger comme un Baltimore, l'amour s'achète donc les capotes sont pleines, Les legging remplies donc les couilles sont vides, appuie sur la gâchette si tu veux la guerre, je te rappeler à quel point la vie a J'entends j'entendais MC qui jactent sur moi, alors qu'ils n'ont même pas fait le quart de mes ventes, petit bâtard oui t'es claqué à Je te tendrai ma bite pour remonter la pente, mon disque d'or, leur a fait mal, voilà pourquoi ils me regardent de travers, Je les À Je leur souhaite le pire qu'ils aillent même en enfer Je me retiens de tirer sur tous ces emplois Et j'ai lu dans leur regard, ils sont tous embavés Ils aimeraient voir crever tous la bouche ouverte Les portes du succès pour vous, elles sont mes vers. On t'a jamais vu clipper dans ton texte Dis-moi poteau, est-ce que t'en as un tête ta tête, ça se refuse pas Arrête de nous rapper tout en barata Allo Zankou, t'es où putain T'es encore en garde à vue et ça Koya J'ai caché du shit comme prévu Bebe. Muzi, Bombon, Mudra, Eco, Uniforme, Romeo, Omega Chegei, Sarin, Avec, Zala, Berton, Saka, Manan, Zela Tu crois que je mors Quand je dis que j'ai le Pro caché dans la Gova Matraque, TLS, es Scondic, Sia, Haja, Direct dans ta sofa Je reprends le pouvoir, Hagen, Amoa, De Gaulle, César, Guglo, Mea, Puissons Haja, direct, data, se va... 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, César, 8, Mea, Cuisson